Bonjour à tous, c'est le Monde du Journal en français de ce samedi, le 30 juillet 2022. Tout d'abord, les titres. En manque de matériel et signalé à la clinique vétérinaire construite il y a trois ans dans la commune de qui dans la province d'Ongaro, vous allez le suivre dans son journal et les travaux de construction du chemin de fer Lien à la Tanzanie. Le Bondi et la RDC devraient être attribués à une seule entreprise de construction, c'est en souhait du ministre ayant en charge l'infrastructure et 163 millions de francs burundais est un crédit remboursable et sans intérêt qui a été accordé au meilleur candidat au concours de projets de développement organisé par le Paège dans la province de Bururi. Voilà pour les titres. Nelly Angana assure la mise en onde à la présentation. Vous êtes avec Jean-Marie Mayonga. Bon, bonjour et bienvenue. L'Observatoire national de lutte contre la criminalité trans transnationale, ONRCT, où est ton frère en sigle, salue les efforts consentis pour lutter contre le trafic des êtres humains causé le plus souvent par les migrations clandestines au Burundi. Le président de cet observatoire l'a dit au moment où le monde est célébré le 30 juillet de chaque année, la journée. Pour le lutte contre le trafic des êtres humains. Puis M. Barou président de l'ONFCT, où est ton frère, trouve qu'il malgré ses efforts, beaucoup reste à faire. Suivez-le. Le Je vous souhaite, toi, national pour la lutte contre la criminalité transnationale au NFCT, où est ton frère, tout en félicitant vraiment le gouvernement de la du Burundi pour tous ses efforts combien salutaires et louables qu'il a déjà engagés pour la promotion de la migration légale et encadrée au Burundi. Il voudrait en même temps lui demander ce qui suit. Premièrement, d'encourager et de permettre au Royaume d'Arabie Saoudite d'ouvrir très prochainement une ambassade ici au Abu Djumbura afin de permettre aux travailleurs migrants burundais qui le désireront de migrer vers son pays du Golfe Arab et d'avoir très facilement tous les documents de voyage, surtout ce qu'on appelle le visa, sans problème, car actuellement, le visa pour se rendre dans son pays se cherche dans les pays de la sous-région, surtout en Tanzanie, et les formalités pour en avoir sont très coûteuses et exigeantes. Deuxièmement, de mettre en place des mécanismes de l'occupation de la main-d'oeuvre qui ne sont pas très exigeants et très coûteux, mais des mécanismes plutôt moins exigeants qui ne favorisent pas la résurgence des migrations clandestines et associant justement tous les intervenants dans ce domaine afin de ne pas déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Port car on ne peut pas ouvrir une porte à quelqu'un qui désire entrer dans une maison Il lui montrerait seulement au salon, tout en lui fermant justement les autres chambres en même temps, car cela risquerait vraiment de, de, cela, de, de, de, de, de faire une chose et son contraire. C'est surtout que la carence de l'emploi ainsi que la pauvreté pour la pluie et le beau temps dans notre pays, le Burundi, sans oublier aussi le chômage. C'était Premier Barou Keye, qui est le président de l'Observatoire de l'IT contre le trafic des êtres humains ou ONLCT, « Où est ton frère ?» Le ministère en charge des infrastructures souhaite que les travaux de construction du chemin de fer reliant la Tanzanie, le Burundi et la RDC soient attribués à une seule entreprise de construction. Cela pour garder l'uniformité. Lors de la présentation de la réalisation de ce ministère, ce vendredi, le glossier a mis à que le projet de ce chemin de fer au Vinza Moussongati-Gitega est avancé. Suivez-le. Et la question à rapport avec le chemin de fer au Vinza Moussongati, et le projet, je dirais qu'il est très avancé. Et comme vous le savez, ça fait déjà des mois où les études étaient déjà terminées. Et les techniciens se sont mis à l'œuvre pour les étapes suivantes. Et ils ont confectionné déjà le dossier d'appel d'offres qui est là avec l'équipe tanzanienne. Et le DAO a été déjà corrigé finalisé. Maintenant, il reste l'étape ou la phase de publication de ce DAO. C'est-à-dire que d'un moment à l'autre, le DAO pourra être lancé et pour pouvoir sélectionner les entreprises ou les bureaux qui vont exécuter le projet. Le journal continue à la radio Isang euh, crédit de 163 millions de francs bondés remboursable et sans intérêt a été accordé ce vendredi au meilleur candidat au concours des projets de développement sélectionnés depuis les communes de la province de jusqu'au niveau de cette province, un concours organisé par le programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes paillages en sigle. Au moment où les jeunes sont appelés à présenter plus de projets de développement à ce programme, certains de ceux de la province de Bourouli demandent des formations en matière d'élaboration de ces projets. Le point avec Zéno Zamimana depuis Bourouli. Cinq premiers candidats au concours des meilleurs projets d'ici 2022 au niveau de la province de Brulli ont gagné entre 10 millions et 15 millions de francs burundais. C'est au moment où deux premiers pour chaque commune ont reçu chacun entre 8 millions et 9 millions de francs burundais. Au total, les crédits d'une valeur de 163 millions de francs burundais, remboursables sans intérêt, ont été accordés aux meilleurs candidats à ce concours dans toute la province d'Obrouli. Un concours clôturé ce vendredi dans la salle du lycée d'Obrouli, organisé par le programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes paillages en sigle. Rémin conseiller chargé du développement au cabinet du gouverneur de la province d'Obrouli, qui présidait le jury dans ce concours, a demandé aux bénéficiaires de ces crédits de travailler sérieusement pour les rentabiliser. Cette autorité provinciale appelle d'autres jeunes qui n'ont pas encore élaboré leurs projets d'autodéveloppement à l'offrir et les présenter au programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes. A ce sujet, certains des jeunes qui disent qu'ils ne sont pas informés sur l'élaboration des projets demandent des formateurs experts en matière de l'élaboration des projets, mais qui seront payés en fonction des projets retenus et financés par le programme PAEJ. Depuis Boulouli, pour de la radio, Vous ne pas Yssam Gamilo Vous ratez l'essentiel À 13h passé de 3 minutes, le journal continue. Deux bâtiments propres à l'ambassade d'Ibondi dans la province de Kigoma, en Tanzanie, Ils sont en cours de construction. Annoncez du consul général d'Ibondi et basé à Kigoma, qui précise que selon euh, les prévisions, les travaux vont durer 12 mois pour un montant environnant 2 milliards de shillings tanzaniens. Suivez Jérémy Kekenoa, consul de Bondi à Kigoma, les propos accueillis par Moïse Misago. Aujourd'hui, le gouvernement a prévu de la construction d'un bureau propre ici à Kigoma. C'est déjà prévu au niveau euh, du budget 2022-2023, mais c'était également prévu et les montants qui étaient prévus dans le budget 2021-2022 sont déjà sur nos comptes ici à Kigoma. Je vous dirais que eh, cette semaine, nous venons de signer un contrat avec euh, un entrepreneur qui va construire ces bâtiments. Ça aurait dû être déjà fait, mais les plans initiaux ont été modifiés eh, pour tenir compte de l'évolution de la ville de Kigoma. Il ne faudrait pas qu'on construise euh, des maisons dont on va faire le constat 10 ans après que ce sont des bâtiments qui ne cadreraient pas, en tout cas, avec l'environnement d'une ville qui avance. Aujourd'hui, l'entrepreneur, a déjà commencé les travaux préparatoires, donc nous pensons que, en tout cas d'ici une année, les bâtiments seront là. Ce sont deux bâtiments séparés, un qui servira de chancellerie avec trois niveaux, ainsi que notre autre bâtiment qui servira comme appartement. Lui aussi, il sera... Aménagés à trois niveaux. Donc, ce euh, sont des travaux qui sont prévus pour être terminés avant 12 mois. C'est un grand effort euh, parce que euh, ça va donner une des milliards. Rendons-nous dans la province de kayanza dans le domaine de l'élevage ou les bouchers de la commune de province Kayanza indiquent qu'ils travailleront à perte à cause de la prise en charge de leur bétail panda la semaine de la mise en quarantaine. Ils l'ont dit ce vendredi dans une réunion organisée par l'administration communale à Kayanza à l'endroit des bouchers des agents communautaires de la santé animale pour la préparation de l'abattage prévu la semaine prochaine. Ressent toujours dans la province de Kayanzo. les contribuables à Kayanza se surgent contre les commissionnaires qui les aident à remplir des documents à l'Office burundais des recettes au Burundi OBR. Ils demandent que les documents soient rédigés en langue maternelle ou en français qui l'ont dit pour faciliter la tâche aux contribuables. Willy, qui chargé de l'éducation des contribuables au sein de l'OBR, dit que les instances trouveront solution à toutes ces questions de Les jours à venir, Patrick Saint-Guillon. L'élément n'est pas disponible. Rendons-nous dans la province de d'Omuaro. Un manque de matériel est signalé à la clinique vétérinaire construite il y a trois ans en commune de la province de Mouaro. Le directeur du Bureau provincial d'élevage, agriculture et environnement en province de Muaro ajoute que neuf zones sur 17 qui comptent cette province n'ont pas d'infirmiers vétérinaires. Tout cela handicape les services qui doivent être offerts aux élèves, précise-t-il signer nog dikurio. Une clinique vétérinaire a été construite en commune de la province Moaro en 2019 par le projet pour le redressement et le développement de l'élevage pris en sigle. Libéan Zokyané, directeur du bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage en province Moaro, dit que cette clinique n'a aujourd'hui aucun matériel, bien que les locaux sont là. Il précise que cette situation constitue un blocage pour le suivi de la santé animale. Le directeur du BPA en province Moaro ajoute que depuis 2019, les infirmiers vétérinaires qui sont Sont entrés en situation de retraite pour limiter d'âge n'ont pas été remplacés. Cela fait que 9 zones sur 17 que compte cette province de Moaro n'ont pas d'infirmiers vétérinaires. Comme les animaux domestiques sont aujourd'hui en stabilisation permanente, l'Ibem Zokirané, directeur du PPAE en province Moaro, dit qu'il est difficile pour les infirmiers vétérinaires restants de parcourir toute la commune à pied, surtout que les moyens de déplacement font défaut. Il donne l'exemple de la commune d'Ava qui n'a qu'un seul infirmier vétérinaire, mais sans moyen de déplacement. Le directeur du BPA en province de Moaro demande aux parlementaires et sénateurs élus en province Moaro de plaider auprès des autorités habilitées pour que ces défis connus par ce secteur trouvent solution. Denise Nadaye, premier vice-président du Sénat, lors d'une réunion qu'elle a tenue ce vendredi au chef de la province Moaro à l'endroit des chefs de service et différents responsables dans cette province, a indiqué qu'elle va transmettre ses doléances auprès du ministre ayant l'agriculture et l'élevage dans ses attributions pour qu'une solution soit apportée à tous ces souhaits. Merci à Laurent Dicourio. Revenons sur la nouvelle des contribuables à Kayanzas qui s'insurgent contre les commissionnaires qui les aident à remplir des documents à l'Office Burundi des recettes au Burundi. Ils demandent que les documents soient rédigés en langue maternelle ou en français, qui pour faciliter la tâche aux contribuables. Willy Chitter était chargé de l'éducation des contribuables au sein de l'OBR, dit que les instances habilitées trouveront solution à toutes ces questions les jours à venir. Le point avec Patrick Senghioum. Ces contribuables à Kayanza font savoir que ces gens qui les rencontrent devant le bureau de l'Office burundais des recettes à Kayanza disent qu'ils jouent le rôle d'intermédiaire entre les contribuables et les agents de l'OBL et cela pour faciliter les opérations liées au paiement des impôts et taxes ou la chambre de différents documents. Les contribuables avec lesquels nous sommes entretenus s'insurgent contre ces gens qui qualifient de commissionnaires. Ils retardent les opérations alors qu'ils demandent beaucoup de moyens pour le service rendu, déplorent ces contribuables. Certains, même des contribuables, très Elle est toute commissionnaire. Le ferait en complicité avec des agents de l'OBL mal intentionnés. Il voit que si les documents étaient rédigés en kirundi ou en français kirundi, il n'aurait pas eu beaucoup de mal à recevoir des services. Il cherche à l'office burundais des recettes, expliquant que ses commissionnaires profitent de l'ignorance du français par ses contribuables à majorité non instruits. Il demande aux services habilités au sein de l'OBR de prendre cette question en main. Même son de cloche chez Ndumana Silvestre alias Pongo, représentant des commerçants en province Celui-ci précisait d'ailleurs que ce problème a été soumis même fois aux autorités de l'Office burundais des Recettes. Où il est en charge de l'éducation des contribuables au sein de l'ODR, tranquillise que tous ces problèmes sont connus et que des services et habilités y trouveront solution très prochainement. Et puis Kayanza, Patrick Senghi va pour la radio Merci à Patrick Sengioumva. Et bien voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Nelly Kuyangana pour la mise en onde à la présentation. Vous étiez avec Jean-Marie Mayonga. Je vous ai de passer un bon week-end chez vous. Mais juste après ce journal, vous aurez droit à la revue de presse. Bonjour ou bonsoir. La politique salariale bientôt mise en œuvre, écrit la voix de l'enseignant, avec la signature de l'ordonnance conjointe des deux ministres ayant la fonction publique et les finances dans leurs attributions et portant le déblocage administratif et avancement fictif de carrière des fonctionnaires et agents civils, la fonction publique est à l'œuvre pour sa mise en application. Le déblocage, d'après l'ordonnance conjointe numéro 570-540-1096 du 25 juillet 2022, concerne la période 2016-2022. En effet, explique ce journal... Cette politique est censée débuter avec le mois de janvier 2016. D'après les informations reçues, poursuit la voix de l'enseignant, la fonction publique espère payer les fonctionnaires avec les salaires réels selon la position réelle. La position réelle suppose la part emploi et la part indiciaire. Le salaire du mois de juillet 2022 du fonctionnaire sera alors constitué par la part emploi et la part indiciaire. Cette année coïncide avec l'octroi des indemnités d'ajustement salarial aux fonctionnaires et agents civils de l'État les moins payés. Fait remarquer cet hebdomadaire de l'éducation. Seulement, regrette ce journal, il manque encore le décret portant fixation des paliers de recrutement et des grilles indiciaires des traitements des fonctionnaires. Pas d'arriéré pour l'exercice budgétaire passé, car la mise en application de la politique salariale était censée débuter avec le mois de juillet 2021, précise encore la voix de l'enseignant. L'école doctorale de l'Université du Burundi a lancé le mercredi 28 juillet une plateforme de formation en ligne dédiée au conseil scientifique pour les décideurs politiques et au renforcement des capacités des responsables académiques, rapporte l'Agence burundaise de presse. Lancé en collaboration avec l'Académie burundaise des sciences et technologies, le réseau des académies africaines des sciences, le partenariat interacadémie et le conseil des jeunes scientifiques burundais, cette plateforme sera un forum permanent où les décideurs politiques échangeront avec les académies des sciences, leurs partenaires et les réseaux auxquels elles les appartiennent, Notamment pour apporter au Burundi les bonnes pratiques et les expériences réussies dans leurs pays respectifs, a précisé dans ce journal le président de l'Académie des Sciences et Technologies, en même temps directeur de l'école doctorale de l'Université du Burundi, le professeur Juma Chavani. L'Académie des Sciences et Technologies va s'aligner sur la politique nationale des sciences, des technologies et d'innovation qui doit se baser sur des faits et des évidences générées par les... Résultats de la recherche, précise encore Juma Chabani dans les colonnes de ce quotidien. Vente du matériel scolaire, les parents doivent encore majorer la mise, constate Burundi Echo. Depuis le début du mois de juillet, rapporte ce confrère, la vente des matériels scolaires a commencé autour de l'ex-marché central de Bujumbura. Mais, fait-il remarquer, les vendeurs occupent timidement les stands loués à la mairie de Bujumbura à son pour une période de deux mois juillet et août. Contrairement aux années antérieures, note encore Burundi Eco, ce marché est inondé de cahiers importés. Son confrère donne quelques-uns de leurs prix. Un cahier de 100 feuilles s'achète à 1800 francs burundais, celui de 60 feuilles revient à 1500 francs bouts et celui de 48 feuilles est à 1300 francs burundais, tandis que les cahiers de dessin s'achètent à 1000 francs bouts la pièce. Si certains vendeurs ont déjà rejoint leur stand, d'autres attendent que la PayPal Conveta Burundi, Pacobu, mette ses cahiers sur le marché car, disent-ils dans les colonnes de Burundi Eco, les prix des cahiers de la Pacobu influencent beaucoup ceux des autres cahiers. Selon toujours cet hebdomadaire socio-économique, la Pacobu informe que ses produits seront sur le marché avant deux semaines. Transparence dans la vente du sucre sur toutes les collines de la province de Bourouli rapporte Net qui précise qu'il s'agit de 36 tonnes de sucre en train d'être vendues. La population est satisfaite de la transparence qui caractérise cette vente et demande que cela soit ainsi dans les prochaines distributions. Cette vente de sucre se fait sous la supervision des chefs de colline, souligne ce quotidien en ligne. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Odin Daichi et Jean Bosco Imana. Restez à l'écoute de nos programmes.